Que tu connais ça que tu vis ça ici dans le sud c'est comme chez toi on vient de l'essonne je sais pas on parle de personne on parle de nous peut-être pas de moi encore yams 6 6 Ils sont là pour le la face c'est très bien là... ouais t'as rien à perdre écoute t'as rien à perdre t'as juste à perdre la vie sauve ta vie 9 1 1 1 1 1 1 yeah, yeah. peste Diams, it Diams. It a... 1, 1, 1. Un, un, un. Ouais. Ouais. Comme ça. Hein. La passe rime avec le blocus qui lui rime avec la vie, disons que la Russie a la facture, quel sens s'interdit. S'interdit l'avenir des petits qui poussent dans les entourages, aveuglés par des grands défaitistes qui sans le savoir à les encourages les encouragent à faire comme eux, donc à baisser les bras. C'est comme si la vie était morte et qu'on avait dressé le gras. Dresser le bilan dès l'adolescence, c'est pas très prometteur. Isis la bête qui parle d'impasse Tandis que dingue dit à maman Un de rimes triste et tenace Pleurer sur un morceau ça changera pas l'état actuel Du monde de notre rue, de ton avenue ou de ta ruelle Ta vu elle est réaliste qui La petite pierre qui brille, réaliste sur l'impasse Pas pacifiste quand ça part en vrille Je continue à prier, j'y crois encore malgré la passe Même si tout se détruit ou s'écroule à mes côtés Ou juste en face, si tu le veux Un jour on y verra plus clair ici En attendant le rayon de soleil Et c'est à ma mère que je dis Merci, merci. T'as en veulent mais peuvent pas, certains peuvent mais ils en veulent pas, ou passer, les veux que j'essaie vivre et nous survivre certains s'en foutent qui veulent juste brasser en tout casser La douleur un cri qui se nomme souffrance cri dans les yeux mais tant que tes livres tu souffres pas Qui pleuve qui vend qui neige les coups de balle crasse C'est toujours les mêmes Des C'est pour qu'ils coupent apprenne dans ce monde de yen, à ne pas n'importe qui La cité des je connais par cœur, j'ai procureur, j'ai peine à dire, et tu prennent un rêve plaisir à te faire sortir les vers du nez Si l'enquête pétine, t'es surpris des t'as l'impied dans la tombe et le coup de grâce Ressortie au fruits d'une paveur Le crime existe depuis le berceau d'humanité Depuis Catan a troqué dans la pomme le serpent nous a tous mis dans la merde pour dire la vérité La vie arrive fait flipper la vie active fait flipper la vie de fugitive Mais qui fait On est tous fiches c'est la merde On est tous ici à se faire à se permettre de faire les ouvriers Pour aller où Jusqu'à ce que ton père te chasse pour de vrai ouais. Aller où tarrache toi c'est les aléas de la vie Tu vas aller où ça à Wallou, cherche pas la rien un sac Le cri nexique, du père se sont pratiqués N'importe qui, n'importe quoi, n'importe où L'important c'est de rendre toujours tout pour tout coup, pour coup On pense à s'asseoir sur un fauteuil, en fait le cul sur une mine Sans grand le bon veut on est sur le seuil de la mort et on fait mine contre une mine ce que tu sais Je le sais, t'as du grand C, les tu le troncs On l'en fait, les petits le feront Mais ça uh -huh. élimine pas l'angoisse T'eximeur, la drogue et les armes Les sera en deuil Du réalité, de c'est un face On impasse. avance dans un cul sac Et derrière nous, il y a un sens interdit n'importe une on est bloqué Pour avancer, il faut le permis Didard, dis c'est jam Ça vient des sonner, neuf un pas Paru un piège à raille Et pour sortir, il faut un passe On avance dans un cul sac Et derrière nous, il y a un sens interdit n'importe a on est bloqué Pour avancer, il faut le permis Didard, dis c'est jam Pas trop de clichés dans mon texte, ça je le sais mais sache que je suis Sûr que si je laisse faire, je suis mal parti Trop de graines boivent des fois ça rend fou Pendant que d'autres tu me le split pour voir la misère en flou Moi je fais la misère en flou, à tous ceux qui vous mentent à ceux qui te mettent dans la tête, que la vie est marrante J't